Il y avait une belle fille Qui avait peur d'aller prendre son bain Elle craignait de quitter sa cabine Elle tremblait de montrer aux voisins Un, deux, trois, elle tremblait de montrer quoi son... Ce qui arriva Elle ne songeait qu'à quitter sa cabine Elle s'enroula dans son peignoir de bain car elle craignait de choquer ses voisines Et même aussi de gêner ses voisins Un, deux, trois, elle craignait de montrer quoi son 1, 2, 3, savez-vous ce qui arriva Elle doit maintenant se lancer hors de l'onde Elle craint toujours les regards indiscrets C'est le moment de faire voir à tout le monde Ce qui la trouble et qui la fait trembler 1, 2, 3, elle a peur de montrer quoi Son petit Si cette histoire vous amuse On peut la recommencer Si c'est pas drôle, je m'excuse